Le... bon matin tout le monde. Alors on est dans, dans, dans la Bible, euh, dans l'Ancien Testament. Donc, la Bible est composée de, de deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je parle parce que, je dis ça parce que pas tout le monde ici est familier avec la Parole de Dieu, fait que par respect pour ceux qui ne qui sont pas là. Euh, et moi je suis dans l'Ancien Testament, il y a le Nouveau et l'Ancien. Euh, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres, 39, en fait. Moi, je suis dans le livre numéro 4, qui s'appelle Le livre des Nombres, et euh, ça nous raconte l'histoire euh, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, peuple choisi par, par Dieu. En fait, ce que ça nous raconte dans le livre des, de, des Nombres, c'est euh, comment Dieu euh, s'approprie euh, un peuple et euh, le, de prendre un endroit. Euh, sont esclaves en Égypte depuis 400 ans qui sont là-bas, sont esclaves en Égypte Dieu les prend parce qu'il avait fait une promesse à leur ancêtre Abraham, il les prend, il sort d'Égypte pour les emmener dans un pays euh, où coule, le lait, les, où coule le, le, le, le lait et le miel et ce pays-là, c'est le pays de Canaan qui s'appelle aujourd'hui Israël et euh, il va prendre son peuple puis les amène, il les emmène, il sort du pays d'Égypte il les emmène dans le désert il les emmène dans le désert en, en principe les... Si tout s'était bien passé, ils arrêtaient là deux semaines à peu près, puis ils seraient sortis du désert, puis ils seraient rentrés dans la terre promise. Mais euh, quand ils les a sortis d'Égypte, bien que Dieu, le Dieu d'Abraham, leur ancêtre, euh, eux, ils ont oublié c'est qui Dieu. Ça fait qu'ils parlent du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est la généalogie. Abraham, enfanté Isaac, Isaac, enfanté Jacob. Jacob est le père de douze tribus. Les douze tribus d'Israël se ramassent en Égypte pendant 400 ans parce que Dieu les gardait là en attendant de leur donner la terre promise. Au bout de 400 ans, il les sort de là. Mais les autres sont devenus idolâtres avec les dieux égyptiens et tout. Ils sont, ils sont rebelles à Dieu. Et euh, Dieu les sort de l'Égypte, comme il avait promis à Abraham. Pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'il n'y a rien de, de leur côté, parce qu'il l'a promis à Abraham. Alors, il les sort d'Égypte, au moment dit. Parce qu'il avait dit à Abraham, ils vont passer 400 ans en Égypte. Après, je vais les sortir. Puis 400 ans plus tard, ben, il les sort. Mais eux, ils ont oublié ça. Ils sont devenus idolâtres. Donc là, ils sont dans le désert. Et ils sont désorganisés, chaotiques, ils n'en ont rien à faire de rien. Et puis là, Dieu veut former un peuple avec eux. Donc, les premiers, les premiers moi je vais dans le chapitre 15, mais les premiers chapitres, là, 1 à 10 à peu près, Dieu les organise par tribus, euh, il met de l'ordre, et il, il leur dit aussi comment ils vont devoir se comporter pour le plaire à lui, Dieu. Dieu est Dieu, il est saint, il est parfait, et il se choisit en fait un peuple par lequel il va démontrer qu'il, il quand ils obéissent, Ils sont bénis. Quand ils obéissent pas, les malheurs leur tombent dessus. Puis des fois, les malheurs leur tombent dessus parce que c'est eux-mêmes. Euh, même ceux qui, ne, pour le moment, ne savent pas c'est qui Dieu. Vous savez très bien que des fois, vous faites des affaires et que vous payez le prix parce que vous auriez dû réfléchir avant de le faire. Euh, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ça ne le tente pas. Parce que le Dieu qui les a sortis d'Égypte, ce n'est pas leur Dieu. C'est le Dieu de Moïse, le gars qui est venu les chercher. Fait que Moïse, là, il y a une interface entre Dieu et eux. Et Moïse leur parle. Moïse leur dit ce que Dieu veut qu'il fasse. Et jusqu'à 10, il a formé le peuple. Mais à partir du chapitre 11, ben, ça murmure, ça grogne. Et là, j'arrive là. Et là, moi, je vais vous lire euh, euh, Non, moi, je vais vous lire à partir de 15-28 et jusqu'à 41. Okay? mon texte, en théorie, c'est de 15-32 à 15-41. Et... Euh, Pourquoi je vais donner toute l'introduction C'est qu'ils sont encore rebelles après 11 chapitres où Dieu les a organisés, les a placés dans le camp. Ils ont un camp, ils sont structurés, ils sont pu euh, tout mêler, ils sont, sont structurés. Mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas se faire dire quoi faire. Je sais que vous autres, vous n'avez pas de difficulté du tout avec ça, se faire dire quoi faire. Mais eux, ils n'aiment pas ça. Fait ils résistent, puis ils chiantent, puis ils font toutes sortes d'affaires. Et là, on vient de passer au chapitres 11 à 14 où est-ce qu'ils murmurent, puis il va leur arriver toutes sortes de malheurs, parce que Dieu leur enseigne quelque chose. Dieu est Dieu, puis il leur parle à eux, mais pour nous. J'aimerais qu'on comprenne que le texte que je vais lire, c'est pour nous. Bien que ça s'est passé, il y a 3000 ans à peu près, là, 3000, 3500 ans, dans le passé, euh, ça parle à nous aussi aujourd'hui. Donc, je vais lire à partir de 15-28, et je vais lire jusqu'à 41. Ça vous va? Mais c'est ça que je vais faire pareil, même si ça Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Ça, c'était la prédication de la semaine passée. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Donc, le sacrificateur fera l'expiation. Ça veut dire que l'expiation, c'est qu'il va tuer un animal en sacrifice euh, pour le pardon des péchés, du péché qui a été fait. « Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. » Parce qu'il faut savoir que le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ne sont pas sortis juste les Israélites. Il y a du monde qui les a accompagnés. Puis aussi, ils vont avoir des batailles dans le désert, puis il y a des fois, il y a des petites personnes qui vont se rajouter. Alors, il dit, « Mais si quelqu'un indigène ou étranger... » Excusez-moi, verset 29. « Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous... » Il y aura pour vous une même loi. Pour les étrangers, les indigènes et pour Israël, il y aura une même loi quand on pêchera involontairement. Ça va être la même chose. Peu importe qui est dans le camp, s'il sert à rire, il faut faire ce que je viens de dire, ce que Dieu a dit. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Je vais juste une petite Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Le sabbat étant une journée de fête où personne ne travaillait. Personne ne devait travailler. Rien faire. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Alors Moïse et Aaron, là, c'est les chefs. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous, aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » On vient de chanter un chant, là, On parle de Jésus, « Il est saint, il est saint, il est saint. » On l'a répété, je ne sais pas combien de fois, « Il est saint, hein? Dieu de gloire. » On a dit ça aussi. On le chante là, mais est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce que ça veut dire « Il est saint » Ici, le peuple d'Israël est en train de l'apprendre. » Et c'est ça le sujet. D'accord. Alors, on vient de lire ce passage-là. De ce passage-là, euh, on va regarder euh, trois aspects de, de ce qui est dit dans le texte par rapport à la sainteté de Dieu, mais par rapport à ce que Dieu nous demande à nous. Puis, euh, mon exhortation, c'est que vous prenez au sérieux ce que Dieu dit et l'exhortation, c'est croyez en lui et vous vivrez éternellement. C'est ça l'exhortation, c'est ça que Dieu leur dit dans le désert ici. Alors, nombre 11, ça murmure dans le camp, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, il y a un feu de l'éternel qui vient et qui brûle l'extrémité du camp. Tout le monde a peur. Fait que là, on va aller prier Dieu, puis Dieu va arrêter. Mais, euh, nombre 11, 4. Depuis qu'ils sont dans le désert, Dieu les nourrit avec un, tous les matins avec un produit qui s'appelle l'amane. Le matin, dans, ça, ils le retrouvent sur le, sur le sable, sur le, sur le sol. Et puis, ils ont un petit peu de temps pour le ramasser, puis ils le ramassent pour la journée. Ils ne peuvent pas en prendre plus, ils ne peuvent pas en prendre moins. S'ils en prennent moins, ils vont mourir de faim. S'ils en prennent plus, ils vont, ça, va, ça va pourrir dans, dans leur maison. Alors, il faut qu'ils prennent la quantité que Dieu a dit. Et ils mangent de l'amane, et l'amane va les nourrir pendant 40 ans. Là, ça ne fait même pas 40 ans, là, mais 11, On est à quoi un an, à peu près, un an et quelques mois peut-être, dans le désert, puis ils chiolent déjà contre la manne. Fait que là, là ils veulent de la viande, ils veulent de la viande là, dit, vous envoyez de la viande, vous allez en avoir, ils leur envoyent de la viande. Il y a un mois, un mois là, il, y a de la, il y a de la caille. Sur ça, je ne sais pas quelle épaisseur, j'ai oublié l'épaisseur, mais il y en a. Ils vont la manger un mois là, tellement là, qu'ils ont écorant de la, de la caille. Après, ils ne parlent plus de ça. Nombre 12, ils vont euh, murmurer. Euh, Marie et Aaron murmurent contre Moïse. Et c'est Dieu qui intervient. C'est toujours Dieu qui intervient, ce n'est pas Moïse. Moïse a l'autorité de dire ce que Dieu dit, mais après, qu'est-ce que je peux faire? Les parents, là, maintenant, tu peux bien dire ce que tu veux à tes enfants, mais maintenant, euh, qu'est-ce que tu peux faire? Le, le, le gouvernement là, peut bien passer des lois, là, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Mais quand c'est Dieu qui intervient, là, là la question se vient d'abord. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Alors ici, ils murmurent contre, euh, contre Moïse, alors euh, Aaron va demander pardon, mais Marie, elle, va avoir la lèpre pendant une semaine. Ça, c'est la punition de Marie. La, par contre, la grâce de Dieu, c'est qu'ils ne peuvent pas bouger pendant une semaine, pendant qu'elle a la lèpre, pour attendre qu'elle guérisse. Quand elle va guérir, là, ils peuvent bouger. fait qu'il y a une punition, il y a quand même l'amour de Dieu dans l'affaire. Okay? En nombre 14, ils murmurent contre Moïse. Et contre Josué et contre Caleb, en fait, ils veulent les lapider. Et là, la conséquence de ça, c'est qu'ils vont passer 40 ans, dans, au lieu de passer un an, un, deux ans dans le désert, ils vont passer 40 ans dans le désert. Mais les, il y a 10 personnes qui vont mourir on the spot. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont soulevé le peuple contre Moïse et Aaron. Et comme on a déjà vu, Moïse étant l'autorité de Dieu auprès du peuple, tu as désobéi à Moïse, tu as désobéi à Dieu, il y a la conséquence qui vient directement de Dieu. Et dans le nombre 15, euh, ce qu'on a lu juste un petit peu avant, 1 à, à, 22, 1 à 28 à peu près, euh, dans ce coin-là, on parlait d'un péché involontaire. Et encore là, il y aurait une conséquence, mais Dieu permet d'effacer la conséquence en faisant un sacrifice. fait que Dieu, euh, il est exigeant, il est saint, mais en même temps, euh, il, est, il est patient, il est généreux, il est bienveillant, puis il fournit, il fournit la solution de s'en sortir quand quand on... nous, on a de la misère. Nombre 15, 29, c'est important. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on pêchera. Il n'y a pas de distinction entre les nations. Il n'y a pas de distinction entre le sexe. Il n'y a pas de distinction d'aucune façon entre les humains. C'est le même Dieu. Mais Dieu s'est choisi un peuple Israël. Pour montrer aux autres nations qui il est. Pas parce qu'Israël avait une particularité, mais c'est pour montrer aux autres nations qui il est, de, ce, de sorte que tout le monde peut en arriver à la crainte de l'Éternel puis au salut qui vient de l'Éternel. Est-ce que ça va tout le monde, monsieur, jusque-là? OK, donc, encore une fois, ça vaut la peine de prendre Dieu au sérieux. Que vous le preniez au sérieux ou pas, il va faire ce qu'il a dit. OK? Alors, le désir de, de, notre désir, c'est que vous croyez en lui et que vous viviez éterne, éternellement. Alors, le péché, ici, dans l'histoire qu'on vient de lire, il est puni de mort. Et ce qui sert dans l'Ancien Testament, qui est sévère, c'est différent aujourd'hui. On ne lapide plus les gens pour des péchés qu'ils font. Mais l'Ancien Testament nous sert d'enseignement par rapport à Dieu puis la vie éternelle. Fait que sur la terre, Dieu a mis des autorités, a mis des lois, etc., puis on vit les conséquences. Quand vous brûlez un stop, euh, vous avez une, une contravention. Quand, quand vous frappez quelqu'un, vous êtes poursuivi, vous pouvez soit payer une amende, soit aller en prison. Il y a des conséquences humaines. Mais toutes ces conséquences-là, c'est pour nous pointer vers Dieu qui est l'autorité suprême, puis que lui a décrété les choses comme lui il les veut, puis lui va faire exactement ce qu'il a dit qu'il va faire, puis c'est à nous de, soit on s'aligne, soit on le rejette. OK, alors ici, il y a un péché qui est puni de mort. Euh, je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, là, mais c'est euh, 1530. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Ça, c'est gros? OK. Si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il sera retranché par rapport à Israël, ça veut dire « t'es mort okay? ». Parce que si vivant, tu es encore un Israélite, peu importe tu es où sur la planète, fait que pour être retranché, t'es mort. Okay? Alors ici, ce que Dieu dit, c'est euh, « quand tu désobéis volontairement okay? », Agir de la main levée, c'est délibéré. C'est de l'arrogance. C'est « j'en ai rien à faire de toi. Je fais ce que je veux. » Ce n'est pas dit nécessairement tout le temps clairement comme ça. Mais on le voit chez les enfants, chez les adolescents. On le voit même chez les adultes. Hey, « Aïe-moi, je fais ce que je veux. » Je ne suis pas en train de penser hey, « aïe-toi, va voir ailleurs si j'existe. » Ce n'est pas ça que je suis en train de penser. Je suis juste en train de penser « moi, je fais ce que je veux. » Mais quand tu dis « je fais ce que tu veux », C'est de l'arrogance puis de la désobéissance. Est-ce que vous me suivez? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Exode 31, au euh, verset 14, dit Vous observerez le sabbat. Parce que le monsieur, là, il a ramassé du bois le jour du sabbat. Okay? Mais la loi dit Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Dieu est saint. Celui qui le profanera sera puni de mort. « Celui qui fera quel couvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. »« Mort, retranché. »« Celui qui fera quel couvrage le jour du sabbat sera puni de mort, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Tu ne peux pas désobéir ouvertement la main levée contre Dieu puis qu'il n'y a pas de conséquences. On est dans l'Ancien Testament, d'accord? Ça va? C'est intéressant qu'il répète trois fois. C'est juste que ce soit clair. Exode 35. Moïse convoqua toute l'Assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne d'offrir. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 20, euh, 28, 20, hein? allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Euh, Baptisez-les. Excusez-moi. Baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. « À obéir à toutes mes instructions, tous mes préceptes, tous mes commandements, tout ce que j'ai dit, enseignez-leur à obéir. » Pas à faire ce qu'ils veulent. Fait que Devenir un enfant de Dieu, c'est que je me soumets à la volonté de Dieu. Okay? Les... Ce n'est pas la même chose dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, dans le sens que ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est l'obéissance, marcher avec Christ, coller sur lui, faire ce qu'il dit, à la manière qu'il dit. Et les choses qu'il nous demande sont reliées au cœur. Ici, si je reviens à le texte où on est, il agit à main levée. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Il a violé son commandement. Je reviens à Exode 35. Si vous lisez la dernière phrase Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Intéressant, non Qu'est-ce que fait le gars 15.32 dans notre texte. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'Assemblée. On l'a mis en prison. Prison ici, là, je ne pense pas que c'est un lieu physique. Il n'y avait pas une cage à quelque part dans le désert avec eux autres. C'est plutôt comme euh, en, en garde resserrée. Euh, tu sais, quand tu ne peux pas sortir de chez vous pendant 24 heures, il y a quelqu'un autour là, qui le surveille, il ne peut pas se sauver. Okay? C'est plus ça que ça veut dire. Mais il est en garde à vue. Car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Alors, je vous pose la question c'est quoi le péché ici? couper du bois, euh, ramasser du bois. Vouloir faire un feu? Non, mais mettez-vous dans le pot du gars, là. Ah moi je connais je connais des ados là. Ils savent tout, tout, tout, ils l'entendent 250 fois par jour, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire. Mais quand ils le font, là, c'est ah, quoi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je savais pas. Ils m'avaient dit. dit ça précisément là. Est-ce que vous me souviens? Parce que la chose que j'étais en train de faire, c'est quoi, quoi le problème avec, là? C'est quoi le problème avec ramasser du bois? C'est quoi le problème avec vouloir faire un feu? Le problème, c'est sciemment agir contre la volonté de Dieu. Désobéir avec mépris. J'en ai rien à faire de ce que tu dis. Est-ce que vous me suivez? C'est ça ici? Oui? Ça veut dire Le fait... Regarde, je recule de quelqu'un. Le fait de pécher marqué là, en plein milieu. Le fait de, de pêcher de manière délibérée, hautaine, arrogante, méprisante. Je fais ce que je veux parce que je le veux. C'est tout. Personne ne va me dire quoi faire. Ça va? Avec fierté... Je suis fier de le faire. Puis quand je vais en reparler, là, je vais le raconter plus tard. Là. Je vais le raconter en souriant. Je suis fier de moi. J'ai fait ça. J'ai résisté. « Ah, oh, il y a eu des malheurs qui sont suivis, mais je ne parlerai pas des malheurs qui ont suivi, on va juste parler du fait que je suis fier de moi. » C'est ça le problème. C'est ça le problème ici du monsieur qui ramasse du bois le jour du sabbat. Ce n'est pas le fait qu'il ramasse du bois, c'est le fait qu'il désobéit sciemment à une instruction qui vient de Dieu. OK. Fait que là, nous, est-ce qu'on est sous la loi là, maintenant qu'on est dans le Nouveau Testament? Non. Mais est-ce qu'on peut sciemment désobéir à Dieu? Absolument. Puis est-ce que ça va être sans conséquence? David, il va désobéir à Dieu, il va faire quelque chose de... qu'il n'y a pas l'heure. Il, est... il sait, mais son cœur, le côté mauvais de son cœur domine jusqu'à temps qu'il se fasse pointer son péché. Quand il se fait pointer son péché face à face, il, se... il pleure, il se repent, il reconnaît sa faute. Okay? Et il y a quand même des conséquences dans la vie de David, majeures. Bon, il n'a pas perdu la royauté, il est resté collé sur son Seigneur, il a reconnu sa faute. Il est malheureux, il va en parler, okay? mais... Il y a des conséquences quand même. Okay, il faut faire la distinction entre, entre un péché volontaire et involontaire. Okay? Fait que volontaire, si quelqu'un agit, la main levée, il outrage l'éternel. Il, il, il va mourir. La conséquence, puni de mort. On va le lapider, il va mourir. Puis en fait, là, qui le lapide? tout le peuple. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Aaron? C'est tout le peuple. Il y a plusieurs personnes là, qui vont lancer des roches. Je ne pense pas que c'est le 2 millions au complet là, qui vont aller lancer des roches, là, mais il y a du monde désigné pour le faire. Est-ce que ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est volontaire, c'est mépris de Dieu. Est-ce que ça vous va? Et... Euh, Excuse-moi, je voulais, c'est ça. Volontaire, c'est le mépris de Dieu. Si quelqu'un le fait à main levée, il est au éternel et, et il méprise la parole de Dieu. Le péché involontaire, lui, euh, quand ça l'arrive, c'est qu'il n'est pas mis à mort, mais ça prend quand même une mort. est Ce que vous vous rappelez, hein, quand on a dit tantôt, ça prenait un sacrifice d'expiation. Il y a un animal qui va verser son sang à la place de ceux qui ont commis le péché involontaire. Ça va? Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais ça prend une expiation. Ça prend une victime expiatoire pour ce péché-là. Alors, le péché volontaire, mépris de Dieu, amène la mort. Le péché involontaire, lui, avec une victime expiatoire, en fait, si vous lisez, là, euh, par rapport à... à Euh, nombre 15, 25. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'Assemblée des enfants d'Israël. Il le sera pardonné car ils ont péché involontairement. Et ils ont apporté leur offrande et ils vont faire un sacrifice consommé par le feu en l'éternel. Le sacrifice consommé par le feu, c'est une victime expiatoire. Donc, il y a repentance, il y a une expression de je le regrette, il y a une expression de je fais une démarche pour restaurer, pour, pour me faire pardonner. Mais pour que le pardon soit acceptable de Dieu, ça prend une victime expiatoire. Pourquoi ça prend une victime expiatoire? Parce que ça pointe vers Jésus-Christ. Nous sommes de nature à cause du péché au jardin. Nous sommes tous condamnés à mort. La mort, la première mort qui a eu lieu au jardin, c'est que Adam a perdu sa relation intime avec Dieu. c'est fini. On n'a plus de relation intime. Mort spirituelle. Deuxième conséquence, ça a pris du temps à rentrer, dans, en effet, dans l'humanité. Ça va nous amener jusqu'au délige. Les gens vont mourir autour de 900 ans, mais ils meurent. Ce n'était pas la volonté de Dieu dans un sens puriste, là, que l'homme meurt. Mais, mais l'homme avait la possibilité de désobéir, et il a désobéi, et en désobéissant à Dieu, clairement, la mort est entrée dans le monde. Alors, nous mourons tous, On va tous mourir. Vous savez juste pas à quelle heure. Vous ne savez pas quand. Mais d'ici à ce qu'on meurt, Dieu offre une porte de sortie. C'est que quand on pêche, dans l'Ancien Testament, on pouvait se faire pardonner les fautes qu'on connaissait, puis même les fautes qu'on ne connaissait pas, comme en faisant des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de place pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice. On s'en va là. Ok. Donc, le péché volontaire, il n'y a pas de porte de sortie. C'est le mépris de Dieu. Si tu méprises Dieu, à qui tu peux aller Tandis que le péché involontaire, c'est plus fort que toi. Il s'est passé ou tu n'étais pas, pas conscient. Mais il y a une sortie. Okay? Fait que le péché euh, volontaire amène la mort, le péché involontaire propose le, le pardon. Okay? Fait qu'il y a une sortie. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, la connexion de Dieu, elle, qui vient, elle a un but. Elle enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne? La deuxième partie du texte qu'on a lu ce matin, à partir du verset 37. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis leur qu'ils se fassent de génération en génération. » Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne pêche pas, mais c'est plus fort que nous. Alors, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Si vous voyez des, des, des, des Israélites, des Juifs, on va dire ça comme ça, euh, quand, ils, quand ils portent leur, leur, leur linge, euh, encore aujourd'hui, ils vont avoir sur leur vêtement une frange au bord de leur vêtement, et qu'ils qu mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leur vêtement, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Je te donne un truc. Dans le Nouveau Testament, je te donne un truc. Apprends les versets par cœur. Les versets clés. Ceux qui t'aident à ne pas pécher, l'autre a de la misère. Apprends-les par cœur. Okay? Ça reprend le ans, Écris-les quelque part puis regarde-les souvent. Regarde-les le matin avant de commencer ta journée. Regarde-les. Okay? Mais là ici, eux, ben, ils n'ont pas encore les textes qu'on a dans les mains. Fait que eux, ils ont dit, mets-toi un, une frange, mets un ruban bleu et vous allez le regarder pour vous souvenir de tous les commandements d'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Ça, là, ce n'est pas passé. Hein? Les habits, le sacerdoce israélite, il est passé. Mais les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité, là, on est tous pognés encore avec ça. Il y a quelqu'un qui est pas peigné avec ça, là, qui lève la main. Je vais aller vous consulter. OK. C'est là. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique. Pourquoi? Et vous serez saints pour votre Dieu. Tout l'objectif est tourné vers Dieu. Ne pas suivre les intentions, les impulsions de mon cœur, mais m'attacher à Dieu. Pourquoi? Il dit trois fois. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'éternel, votre Dieu. Est-ce que vous êtes capable de saisir ça? Je ne suis pas comme vous. Je, je, je ne m'approche pas du péché, le péché ne s'approche pas de moi. C'est une grâce que je vous fais de m'approcher de vous, parce que je veux éventuellement que vous partagiez ma gloire, mais pas comme vous êtes. Vous êtes incapables. Si vous me voyez, vous êtes mort. « Vous ne pouvez pas tenir dans ma présence, alors j'essaie de vous enseigner, je vous enseigne. » Mais en fait, il va nous montrer dans l'Ancien Testament que c'est impossible, on n'est pas capable, par nous-mêmes, de faire ce qu'il demande. « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. »« Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous étiez en esclavage, je vous ai libéré pour moi. »« Mais pour moi, mais pour vous. » Parce que si vous faites ce que je dis, je vous bénis abondamment au-delà de ce que vous êtes capable d'imaginer. Mais si vous ne le faites pas, vous restez dans votre misère. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Non seulement je suis Dieu, mais je veux être votre Dieu. C'est différent comme, comme, comme euh, moi, je suis le papa de Nathalie. Euh, mais j'aimerais ça être le papa de tout le monde, <rire> mettons. C'est ça que Dieu dit, là. Hein, je voudrais être votre Dieu. Si, si je suis le papa de Nathalie, je vais prendre soin de Nathalie d'une façon particulière. Mais si je suis le papa de quelqu'un d'autre, je vais prendre soin de l'autre aussi de la même manière. Mais si ce n'est pas mon enfant, bon, je peux bien prendre soin de toi, mais ça ne sera pas de la même manière qu'à mes enfants. C'est comme vous suivez tout le monde? Oui. Pour être votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, la correction de Dieu, c'est un sacrifice expiatoire. Soit on offre des animaux, soit il doit se passer d'autres choses. Romains chapitre 3 nous dit, « Maintenant, parce que la loi, Jésus a accompli la loi, « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Jésus-Christ est la victime expiatoire. Si on met notre foi en Dieu, en celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ, qu'on croit qu'on est vraiment pécheur, puis qu'on reçoit, on accepte, on concède notre vie à Dieu, à l'autorité de Christ. Ben, on est sauvé. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas personne sur la terre qui peut dire Moi, je ne suis pas tenté, je ne suis pas tourné à gauche, je ne suis pas tourné à droite, j'ai la victoire sur tout. Il n'y a personne qui est capable de dire ça. Tout le monde est en péché. Puis, parce qu'on a péché, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il n'y a rien qu'on peut faire de nous-mêmes. Donc, c'est Dieu qui le fait. Dieu nous offre d'effacer nos péchés de plus les voir, il y a une condition. C'est celle qu'on le croit. Parce que tout revient à le croire lui. L'Ancien Testament, il y avait des commandements. Il fallait qu'il croit Dieu en tout, tout, tout. Bon, la, le cœur humain faisait que... C'est pas capable. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rachat. On était esclave de quelque chose. Maintenant, on est libre de cette chose-là. C'est lui que Dieu a destiné, Jésus-Christ, par son sang. Il a versé son sang c'est lui l'agneau qui a versé son sang, « à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire afin de montrer sa justice. » Parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant, autant de sa patience. Bref, tous son péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par Jésus-Christ, qui a été la victime expiatoire, qui est mort à notre place, il a pris notre place. Romains 6 dit Ayant été affranchi du péché, parce que si on est pardonné puis on n'est plus esclave du péché, on est libre de servir Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne péchera pas Non. Mais on a, a quelqu'un qui a payé le prix de nos péchés, passés, présents et futurs. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Christ est celui qui accomplit la justice de Dieu à la croix. Fait que maintenant, on est esclave de qui de Christ. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour en arriver à l'iniquité, ça c'est depuis notre naissance, dès qu'on est, on est pécheur, puis on fait toutes sortes d'affaires. Ainsi maintenant, là c'est une exhortation, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On est sur la terre dans un processus, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, dans un processus de sanctification. Non, je ne suis pas parfait. Non, je ne suis pas parvenu encore. Mais dans la foi, je sais que j'ai la vie éternelle parce que Dieu me l'a promis. Mais sur la terre, je suis encore dans la gère et je me bats avec elle. Mais je ne suis pas tout seul pour m'abattre avec elle. J'ai l'Esprit de Dieu en moi qui me, qui me guide, qui me coach, qui m'accompagne. Et c'est ça qui vient avec. « Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, ça veut dire tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu fais ce que tu veux. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché... Et devenu esclave de Dieu, si vous avez accepté Christ comme Seigneur de votre vie, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté ne veut pas dire que je suis parfait, mais le travail que Dieu fait dans nos vies, lui, pointe vers la sainteté. Car l'ère du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est la question qui est fondamentale. Quelle disposition de cœur est-ce que vous avez face à la volonté de Dieu? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes tourné vers vous-même et les choses que vous voulez, ou vous êtes tourné vers Dieu en essayant de voir comment Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut de vos vies, puis comment, comment le suivre? Puis encore là, par moi-même, je n'y arriverai pas, mais si j'ai même ma confiance en Christ, la promesse, et là, ce n'est pas le sujet ce matin, mais la promesse de, de Dieu, c'est que quand je donne, que je concède ma vie à Christ, Dieu met son esprit en moi, Et à partir de là, je ne suis plus seul. Je suis scellé pour l'éternité. Alors, il commence un travail dans ma vie. Je me fais baptiser et ensuite, j'écoute l'instruction. En fait, ça se fait en parallèle un peu. Là. Il faut que j'ai compris quand même pourquoi <rire> je me fais baptiser. Je viens au Seigneur, je confesse, je lui conseille ma vie et la première chose que Dieu demande, hein, dans Matthieu 28, c'est que je me fasse baptiser. C'est le premier ordre qu'il nous donne de se faire baptiser. Ensuite, le reste, le deuxième ordre, c'est que je me joins au corps de Christ puis j'apprends ce que Dieu veut de moi dans sa parole et je l'apprends en lisant sa parole et je l'apprends en discutant, en vivant avec d'autres qui, qui sont à la même place que moi dans le Seigneur et on apprend ensemble, personne n'est parvenu, mais on, on cherche ensemble la sainteté de Dieu dans nos vies et on va y arriver euh, quand on va le voir face à face. Alors, euh, c'est ça. C est, c est quelle disposition de cœur avez-vous face à la volonté de Dieu? Et euh, j'ai mis en bleu, là, juste pour qu'on le voit, là, pour arriver à la sainteté. Dieu nous appelle à vivre avec lui euh, dans la sainteté. Sur la terre, c'est un combat, mais il nous travaille. Donc, juste lire... Euh, Un dernier, un, pas le dernier, mais juste un petit bloc, puis j'ai fini. Là. Dans Jean, au chapitre 3, à partir du verset 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La plupart des croyants sont capables de citer ce verset-là. Ce qui est étrange, c'est que les deux qui suivent, on dirait qu'on les, ne on les voit pas. Mais ils sont là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu juger. Pourquoi? Parce que le monde est condamné depuis le commencement. Il n'y a pas besoin d'être jugé, le monde. Le monde est jugé. Mais Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Fait il n'y a pas de neutralité ici. C'est où tu es sauvé, où tu ne l'es pas, où tu es sur, sous le péché, où tu es sous la grâce, sous la justice. Et il y a un moment dans la vie où tu fais ce choix-là. Et tant que tu ne le fais pas, tu l'as fait. Si tu, ne, si tu lèves la main en disant « Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable de gérer ma vie tout seul », ça c'est du mépris par rapport à Dieu, C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est du mépris par rapport à Dieu et la conséquence est déjà connue. C'est la mort éternelle. Mais pour ceux qui croient, c'est la vie éternelle. C'est bon? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, il n'a pas cru Dieu. Donc, il méprise ce que Dieu a à dire. C'est bon? Mais Romain 10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et Jésus promet, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On ne parle pas de manger de la bouffe, ni de boire de l'eau. On parle de rassasier l'âme avec la vérité, puis avec les rassasier l'âme, le, avec les bontés qui viennent de l'éternel. Même dans la misère, je peux voir la bonté de l'éternel. Même dans les malheurs, je peux voir la bonté de l'éternel. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Que ceux que Dieu appelle, Dieu les appelle, il les connaît, ils entendent la voix de l'éternel. Vous, vous entendez ce matin, <rire> désolé, vous entendez ce matin, pas moi, Mais je suis en train de vous lire ce que Dieu dit. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il n'y a pas d'importance qu'est-ce que tu as pu faire dans la vie, qu'est-ce que tu penses de toi-même, tu as honte de toi, il ne va pas te rejeter. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et euh, le verset en bas. « La bonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et la promesse, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, c'est quoi votre disposition de cœur face à Dieu, face à la volonté de Dieu? C'est vraiment la question qui, qui vous est posée. Alors, euh, ben Samuel, je vais être obligé de me... Il est où, Samuel? Je vais être obligé de me reprendre, parce qu'évidemment que David n'est pas prêt euh, <rire> à plonger. On va lui l'accorder, quoi? Tu as besoin de combien de temps pour être prêt? À cinq minutes? Cinq minutes? OK. Fait que, donc, à partir d'ici, euh, on va faire. Euh, mon ami David, ici, à ma droite, a <rire> euh, pris euh, position pour le Seigneur et il a décid, décidé d'obéir euh, à ce que le Seigneur lui demande en passant par les eaux du baptême. Donc, là, euh, moi, je vais arrêter là. Je vais laisser la à Samuel. Puis David, il va aller se préparer pour, ce, pour, pour euh, se mouiller. De là vient l'expression se mouiller là, ça veut dire euh, on y va. <rire> sérieux, croyez en lui et vous vivrez éternellement. Amen. Amen. Amen.